grenier de mes poupées Je jouais Lily Marlène Mais tu me faisais rêver Louis Armstrong de Harlem Et si je ne swing pas Comme toi avec elle J'avais rêvé bien souvent De New York et maintenant Si j'ai chanté ma vie Chanté ma vie Si j'ai suivi l'école du musicole, c'est pour toi, Louis. Avec mon chapeau claque, si j'ai le trac, c'est pour toi, Louis. De la Nouvelle-Orléans, et New York évidemment, verser mes rêves d'enfant, Les solos de ta trompette, et les cuivres de Broadway, joué, joué dans ma tête. Oh oui, sachement, c'est bien vrai, si j'ai chanté ma vie, chanté ma vie, c'est pour toi. C'est pour toi, Louis. Avec mon chapeau claque. Si j'ai le trac, c'est pour toi, Louis. Mais j'ai chanté ma vie. Chanté ma vie, grâce à toi, Louis. Tu es beau dans ton smoking. When the sand go marching, je ne swing pas comme Ella. Mais je rêve quelquefois qu'interrompant ton solo Du haut du ciel tout là haut Tu jettes un oeil par ici pour me dire hello Danny. Hello Danny. Si j'ai chanter ma vie, chanter ma vie c'est pour toi musicien des musiciens comme toi Lou